Vous faites un, un bon score, un très bon score, plus de 31%, votre sentiment à ce jour euh, C'est un score évidemment très encourageant et je remercie justement les, les biarrottes et les biarots qui sont allés voter euh, dans ces conditions tout à fait particulières. Euh, je tiens aussi à saluer les services de la ville qui ont fait un travail remarquable euh, de, confort, de, de conformité aux, aux mesures sanitaires. C'est vrai qu'on s'est senti tout à fait en sécurité en allant voter. Euh, et j'espère que dès demain, on va pouvoir être en capacité de faire une campagne qui euh, permettra aussi de protéger les biarros, c'est-à-dire pas de réunion publique. Ce soir, moi-même, j'ai annulé le moment festif tant attendu par les militants euh, et c'est extrêmement frustrant et je tiens à, à m'excuser auprès de tous ceux qui auraient aimé célébrer ce moment, mais il faut être exemplaire, ne pas ouvrir les permanences, la mienne est fermée. Euh, J'estime que c'est euh, un minimum et c'est une, une façon de, voilà, de, de se conformer aux réglementations et de protéger les biarros. Alors ce score euh, qui, est assez, qui est très bon, vous êtes loin devant M. Michel Venac, ça veut dire quelque chose Oui, je pense que c'est un petit peu... Enfin, un petit peu non. C'est tout à fait ce qu'on entendait, euh, à savoir que les Biarrots ne voulaient plus de, de, de Michel Venac comme maire. C'est évidemment un, un résultat qui est une, qui est une claque. Euh, donc, je ne sais pas ce que voudra faire le maire de Biarritz. Je, je, je n'imagine pas qu'il se maintienne avec un score, avec un score pareil. Euh, voilà. Au vu des circonstances, je pense que partir... Euh, Vous pensez au second tour euh, désormais, oui, maintenant je, je, pense, je ne pense qu'au second tour, d'ailleurs, à partir de maintenant. Euh, ma crainte est bien sûr qu'il euh, qu soit annulé, ce qui est une possibilité euh, sérieuse. Euh, donc, on, voilà, on avance un petit peu comme, comme tous les citoyens. On s'adapte à chaque heure en fonction de la situation. Et voilà, ce qui est plus important, c'est de faire preuve de, de responsabilité et d'exemplarité et de se conformer très, très strictement à toutes les consignes. Vous avez, vous allez discuter avec certains des candidats ou... Très certainement on se rencontrera, de toute façon on l'a fait pendant la campagne, la plupart des candidats on a eu des relations tout à fait cordiales, respectueuses, donc je n'imagine pas qu'il n'y ait pas de dialogue entre les différents candidats ou les membres de leur équipe, comme on l'a fait d'ailleurs dans les bureaux de vote aujourd'hui. Merci, beaucoup. Merci à vous.